Je me souviens du bord de mer Avec ces filles ainsi claires Elles avaient l'âme hospitalière C'était pas fait pour nous déplaire Naïves autant qu'elles étaient belles On pouvait lire en leur prunelle Qu'elles voulaient pratiquer le sport Pour regarder une belle ligne de corps Et encore, et encore J'aurais pu danser là, j'avais. J'étais chouette les filles du bord de mer J'étais faite pour qui savait qui faire Il y en avait une qui s'appelait Eve, c'était vraiment la fille mes rêves Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait qu plus qu'il ne faut Faut d'aller chez le masseur Elle invite à prendre des baigneurs À taquer des côtés de son cœur En douceur, en douceur En douceur et profondeur J'étais chouette Les filles du bord de mer J'étais faite Pour qui savait qui frère Cette manie, je lui propose de partager ma vie, mais des qu'on dans l'été, je commençais à m'inquiéter. Car sur les bords de la mer du Nord, elle s'est remise à faire du sport, je tolérais ce vieux nom dingue sinon elle devenait marraine. Un beau jour j'en ai eu marre, c'est typique la mer à boire, je l'ai refait un gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. En douceur, douceur, j'étais chouette les filles du bord de mer. J'étais faites pour qui savaient leur plaire.